Double X on the track, bitch c e t le PMP L'artiste B Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner Nous s i on veut mettre des p o g n é e s On a galéré grave durant des années Ils n'ont rien vu venir, c'est des montagnés 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 Comment tu t'échappes? Si tu sors, t'as de la chatte. Mais là, t'as la faute. Ils font les grands voyous, les grands pilotes. Au Comico, ça parle sans ventriloque. e l Ils t'inventent des rumeurs sans ventriloque. e C'est l'antidote, ça mute un peu la h e u s e Ils sentent la n u s le marché est au l u s Faut les b l i n d e r pour après juste. J'ai dit à mon enfant, Luc, les principes avant luxe. Faut trouver des astuces o u tu l'auras dans le UQ. Fais b e l é a v c a u s e h u m a i n Certains sont des grandes putes, ils te tapent dans l'épaule. Mais n'attendent que ta chute, ils n'attendent que ta chute, ils veulent que tu sombres. Ils seraient même p r ê t s à c r e u s e r d a t o m e s ne fais pas confiance à ces chiens. p i s t o n je te préviens, je veux que tu viennes en face.、Oh, que tu me dises des choses,、oh, chacun reste à sa place. Ou、oh, le cas